Activité 7C. 1. Il y a une salle de bain à l'étage. 2. Vous acceptez les animaux. 3. C'est possible de faire la cuisine. 4. Il y a une douche dans la chambre. 5. Les chambres sont mixtes. 6. La suite présidentielle est libre. 7. Vous restez de nuit. 8. Vous avez de la place. 9. Le petit déjeuner est inclus. 10. Vous avez la carte d'adhérent.